Fubrik von der Zubaya Baha'i. Um Mikro de Jean-Marie Nau. <musik> bei der Baha'i-Emission um Radio Ara. haut bei mir am Studio Testa Sena Nau. An har zieles bisschen Iva Tanaichua am den 21. März. Esther, bienvenue au Studio. Bonjour. Bonjour. Regardez comme le ciel est bleu et comme il fait beau depuis hier, ça sent le printemps. Genre. Alors avec le printemps, euh, dont le premier jour est considéré le 21 mars, hein, vous savez, euh, les Baha'is du monde entier vont célébrer leur nouvelle année. Chaque année, c'est le 21 mars qui est la fête Nohuz. C'est le commencement du calendrier de l'année Baha'i. C'est le premier jour du printemps, le réveil de la nature, l'éclosion des bourgeons et des fleurs. Vous savez, en fait, euh, cette fête du Norouz, Norouz, ça veut dire euh, littéralement Nouvelle An. Et cette fête du Norouz, elle est fait, euh, déjà dans la Perse Antique, c'est-à-dire que ça fait au moins trois millénaires, en tout cas euh, 25 siècles au moins, que cette fête est célébrée. Dans la mythologie iranienne, il est dit que le Dieu suprême a créé l'univers en six jours, successivement le ciel, la terre, l'eau, les plantes, les animaux, et le sixième jour, l'homme. Une fête est le jour de chacune de ses créations, celle de l'apparition de l'homme s'appelait Norouz. C'est une légende que je vais vous raconter brièvement. Autrefois, on dit qu'il ne vivait sur toute la région de l'Iran qu'un seul homme, appelé Kioumars. Au moment de son décès, une semence sortit de son flanc et pénétra dans la terre. Quarante jours après, qui était le premier de temps, appelé Norouze, deux plantes entrelacées sortirent de la terre, l'une ayant le visage d'un homme et l'autre d'une femme. Sur ordre du Créateur, la vie leur fut insufflée, l'homme appelé Machia et la femme Machiana. Jusqu'à l'année 538 avant Jésus-Christ, Norouz n'était que la fête de la création de l'homme. À cette date, les Iraniens vont faire coïncider le jour du Nouvel An, qui était fêté jusque-là au début de l'automne, avec cette fête célébrée le premier jour du printemps. Ce changement de date se fit sous le règne de l'empereur très grand, père Cyrus le Grand, qui libéra les enfants d'Israël du joug des Babyloniens, et fut chargé par Dieu de reconstruire le temple de Jérusalem. Cyrus a un rang important, puisque non seulement il est connu comme le premier promulgateur d'une charte des droits de l'homme, assurant notamment la liberté religieuse, mais surtout parce qu'il est appelé dans la Bible le berger, loin de l'éternel. Depuis plus de 2500 ans, les peuples de cette région... Y compris, à part ceux de l'Iran, euh, certains habitants de l'Afghanistan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, de l'Inde, du Pakistan, de la Caucasie, de l'Irak, célèbrent joyeusement cette fête de Norouz. Pour le calendrier iranien, qui est complètement différent du calendrier islamique, et qui serait l'un des rares à commencer au printemps, elle sent en plus du jour de l'an, fêté pendant 12 jours, plus un 13e jour pendant lequel on doit sortir de la maison, Pour une communion joyeuse avec la nature. Alors, c'est pourquoi euh, les bahá'ís ont gardé ce jour comme étant le jour de la fête bahá'í du nouvel. Malgré toutes les invasions, les invasions, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, cette fête est demeurée une fête importante, une fête célébrant la vie, célébrant le renouveau. Et Norou Bahai, le jour où Dieu fit une alliance avec les âmes de ses serviteurs, pour qu'ils le reconnaissent comme l'unique et qu'ils suivent ses envoyés ses preuves. C'est le jour où le soleil a éclairé le monde, où la brise s'est levé pour fertiliser les plantes et la terre est devenue verdoyante. C'est le jour où l'arche de Noé a enfin touché terre où l'ange Gabriel a apporté la révélation à sa sainteté le prophète le jour où ce dernier brisa les idoles, le jour où le Kaïm de la lignée de Mohamed, c'est-à-dire sa sainteté le possesseur de la création, se révélera. C'est pour les Bahaïs une fête. Merci beaucoup, c'est à vous, Anne, pour une nouvelle